éditeurs. Moi, Catherine. Moi, François. Et moi, Nicolas. Nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Comment ça va, mes chers amis? Oh, ça va très, très bien. D'ailleurs, c'est tout Oh, ça va très, très bien. Moi Nicolas, nous venons de faire un voyage à la mer. Moi et Nicolas, il m'a dit que j'étais en amour. Moi Nicolas, nous venons de faire un voyage à la mer. Ah, oh, c'est intéressant. Ah, oh, c'est intéressant. Ah, oh, c'est intéressant. Ah, oh, c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez vu à la mer А que vous avez vu à la mer Et qu qu'est-ce qu que vous avez vu à la mer Voilà ce que nous avons vu. Voilà что мы видели. Voilà ce que nous avons vu. La mer s'est retirée, qui la ramènera La mer est démontée, qui la remontera La mer est emportée. «Qui la rapportera? La mer est deschenei. Qui la rattachera? Un enfant qui joue sur la plage avec un collier de coquillage». Slynula, пропало море. Кто его назад верnett? и иссяklo море. Кто его опять nallet? унесли куда-то море. Кто же море принесет? Как с сбежала сбежало море? Кто его теперь найдет? Мальчишка, ушки на макушке, весь день играющий в ракушке. Dans un grand coquillage on peut entendre le bruit de la mer Dans un grand coquillage on peut entendre le bruit de la mer Dans un grand coquillage on peut entendre le bruit de la mer Et de quoi est-ce qu'elle parle la mer et de quoi est-ce qu'elle parle et de quoi est-ce qu'elle parle la mer Elle raconte beaucoup d'histoires Elle raconte beaucoup d'histoires Comme celle-là, par exemple. La première, caquette. comme celle-là, par exemple. qui n'avait jamais jamais jamais navigué qui n'avait jamais jamais jamais navigué au oh, voyage hey, oh, hey. pri un long voyage il entreprit un long voyage sur la mer mais mé, mais mé, sur la mer mais mé, mais mé, diteranne oh, eh, oh, eh. Ca 6 semaines au bout de 5 ca 6 semaines les vivres vont vont vont voir à manquer les miroirs vont va voir à manquer À la courte paille Pour savoir qui Qui qui serait mangé Pour savoir qui Qui, qui serait mangé Oh eh oh eh oh, oh. Le sort tomba Sur le plus jeune Le sort tomba Sur le plus jeune C'est donc lui qui qui Qui fut désigné C'est donc lui qui au ciel une prière, il fait au ciel une prière, interrogeant, jean, jean, jean l'immensité, interrogeant, jean, jean, jean l'immensité, ohé, eh, ohé. Eh. pour l'enfant fut tu fut, fut réalisé pour l'enfant fut tu fut, fut réalisé oh oh, oh oh des petits poissons dans le navire des petits poissons dans le navire sautèrent par par par plusieurs milliers sautèrent par par par plusieurs milliers oh oh, oh, oh. voyage en bateau. Ammy тоже плавали на корабле. Мы и voyage en bateau. Mais nous aussi nous avons fait un voyage en bateau. Est-ce que votre voyage était aussi long que celui du petit navire de la chanson? Est-ce que votre voyage était aussi long que celui du petit navire de la chanson? Est-ce que votre voyage était aussi long que celui du petit navire de la chanson? Mais non, c’était un court voyage de deux jours, de belle carotte que do die ne pochese. Mais non, c’était un court voyage de deux jours. Mais non, c’était un court voyage de deux jours. Mais le bateau était grand, non caraabel Bachoy. Mais le bateau était grand. Mais le bateau était grand. Comment était-il Ka Comme unbel? We Comment était-il Comment était-il C’était était un grand voilier, était bol parousnik, c’était un grand voilier, c’était un grand voilier, An droit maqua, trois maqua. An droit maqua. Et de quelle couleur étaient les voiles À Et de quelle couleur étaient les voiles Et de quelle couleur étaient les voiles Les voiles étaient rouges écarlates. Паруса Les voiles étaient rouges écarlates. Les voiles étaient rouges écarlates. Est-ce que le pont était large А палуба Est-ce que le pont était large Est-ce que le pont était large? Oui, le pont était large. Oui, le pont était large. Oui, le pont était large. Et nous nous promions souvent sur le pont. Et nous, nous souvent guliali po palube. Et nous nous promenions souvent sur le pont. Chaque matin nous sortions de notre cabine sur le pont. Chaque Chaque matin nous sortions de notre cabine sur le pont. Chaque matin nous sortions de notre cabine sur le pont. Est-ce que la cabine était confortable à cautebna est-ce que la cabine était confortable? Est-ce que la cabine était confortable ouii c'est ça da oui c'est ça oui c'est ça. Oui, ça La cabine était très confortable la cabine était très confortable la cabine était très confortable. Il y avait là deux couchettesko il y avait là deux couchettes. Il y avait là deux couchettes et par le hublot on voyait la mer aminanam et par le hublot on voyait la mer et par le hublot on voyait la mer et vous n'aviez pas peur de la tempêtem et vous n'aviez pas peur de la tempête et vous n'aviez pas peur de la tempête, de la tempête non, nous n'avions pas le mal de mer ninaf non nous n'avions pas le mal de mer.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 Heureusement, il n'y avait pas de tempête Heureusement il n'y avait pas de tempête. Heureusement il n’y avait pas de tempête. Tous les deux jours la mer était calme. Ob Tous les deux jours la mer était calme. Tous les deux jours, la mer était calme. Et il y avait suffisamment de vivres il y avait suffisamment de il y avait suffisamment de vivres Ah oui, Oda, ah oui, ah oui! Et des petits poissons N'ont pas sauté dans votre bateau Comme dans la chanson Et mage deuxième Qui vousェçna. Et des petits poissons N'ont pas sauté dans votre bateau Comme dans la chanson Et des petits poissons N'ont pas, pas sauté dans votre bateau Comme dans la chanson Des petits poissons Dans le navire Des petits poissons Dans le navire Sautèrent par, par, par Plusieurs milliers Sautèrent par Par, par plusieurs milliers. Non, mais nous avons vu des dauphins dans la mer. Нет, но мы видели дельфинов. Non, mais nous avons vu des dauphins dans la mer. Non, mais nous avons vu des dauphins dans la mer. Ensemble, vous êtes contents de votre voyage? Вы довольны путешествием? Ensemble, vous êtes contents de votre voyage. Ensemble, vous êtes contents de votre voyage. Oui, nous sommes très contents. Да, мы очень довольны. Oui, nous sommes très contents. Oui, nous sommes très contents. Chers auditeurs, nous vous prions de dessiner le voilier à bord duquel François et Nicolas ont fait leur voyage. Dragye radiosluchateli, my prosim vas na risovat' parusnik na borto kotoro frantsuaz i nikolay sovershili svoyo puteshestviye. Chers auditeurs, nous vous prions de dessiner le voilier à bord duquel François et Nicolas ont fait leur voyage. Au revoir chers auditeurs. Au revoir, chers amis. Au revoir, mes amis. À toi À la façon que tu as d'être belle À la façon que tu as d'être un moi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 Au souvenir que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille tête qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être moi. Un tes mots un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu